الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم وبعد دونك فر الاسلام avec les règles de la purification de la tahara dans le mazhab de l'imam Malik rahimahoullahu ta'ala دونك ici l'imam ibn Abi Zayd il nous dit, on est encore en train de parler de, euh, des choses, des situations qui nécessitent de refaire son houdou, qui va rompre le houdou, comme on dit de nos jours, et qui va mettre la personne dans l'état de l'hadeth, l'asra, le hadath mineur. Et entre autres, il nous parle ici de le sang de al Istihada, ça ressemble à l'haïd. On a le haïd, c'est les monstruations. Ça, c'est assez clair, on peut clairement appeler ça les monstruations. Tout, toutefois, on a quelque chose qui s'appelle la is had c'est quoi estherrada ça peut porter à confusion pas le concept non le sang en tant que tel ça peut confondre la femme elle peut penser que ça c'est son haid, c'est ses monstruations alors que ce n'est pas le cas la femme est passée de l'état de haid à un état de Estherrada hyd c'est quelque chose de normal de naturel Estherrada c'est pas la norme Et c'est pour cela que le haid, bien sûr, il implique, comme on le sait tous, le rose, les ablutions majeures. À sa fin, une fois que la femme son haid, son cycle de menstruation, de menstruation, il se termine, elle doit faire son bain rituel. Mais la istihada, ce n'est pas le cas. La istihada, elle nécessite de refaire son wudu, de refaire le wudu. C'est clair. elle va briser le wudu s'il y a une sortie de dam istihada sortie de du sang de al et les ulama comment ils définissent cela ils disent dam al za'idan alayhi donc là il y a la première partie de la définition qui est tirée du hadith in wasallam mais ça je vais pas m'aventurer à expliquer cela juste parce que C'est un peu l'explication scientifique médicale de c'est quoi ce dame ou l'istihada. Je ne veux pas dire ça avec des mots en français qui peut-être ne seraient pas très précis scientifiquement parlant et que les gens vont mal comprendre. Peu importe, on parle ici de la nature dans la jurisprudence. Ils disent que le sang de l'istihada, c'est un sang qui sort après le haïd, et qui est زائدا عليه qui est en plus de démonstrations ce n'est pas des il faut pas les confondre avec les menstruations Là, il faut noter juste une précision pour la question de tout à l'heure dans le mazhab de l'imam Malik OK Ce n'est pas comme les autres madhhab. Le madhhab de l'imam Malik, c'est le madhhab le plus souple pour le sales, les situations de maladie, ainsi que pour la istihada. Donc, dans le cas de l'istihada, par exemple, ils disent que si la istihada, si la femme, elle commence à avoir une istihada après ses menstruations, qui dure tout le temps, c'est quasiment sans arrêt, il y a toujours des gouttes de sang qui sortent de l'istihada, ou c'est « Très fréquent », ça veut dire « la plupart du temps ».« Il y a plus d'istihada que pas d'istihada » ou « c'est moitié-moitié ». Donc, les cas ici, c'était « 1, 2 et 3 et ».« La femme, son cycle de menstruation s'est terminé hier » Et elle est encore maintenant dans l'état de istihada après cette menstruation là, et ça fait deux jours, trois jours qu'elle est dans istihada et que le sang de istihada ne cesse de sortir, ou qu'il sort la plupart du temps, ou la moitié du temps. Dans le madhhab du Imam Malik, rahimahullah, elle n'a pas à refaire son saoudou, même pour chaque salat. C'est clair, même pour chaque salat. Elle va même pas refaire son houdou, contrairement aux autres madames qui disent de faire le houdou pour chaque salade. Et après ça, même si le sol continue à sortir dans la salette, ça, ce n'est pas un problème. Dans le madhab de l'imam Marek, dans ces trois cas, on ne parle pas du quatrième cas où c'est minoritaire, c'est de temps à autre, ça sort un peu. Non, là, il faut faire le houdou. il faut qu'elle refasse le houdou. dans le madame de l'imam Malik, rahimahullah, c'est l'istihada, elle est très prononcée. La même chose pour un salles, quelqu'un qui ne peut pas retenir ses urines, que ça sort de façon assez assez constante, la personne n'a pas à refaire son houdou à chaque salat. c'est clair. Elle va refaire son houdou juste lorsqu'il y a quoi d'autres raisons qui ont rempli son houdou. Comment on a dit la sortie des selles Le sommeil ou autre chose, non related, pas relié à son problème entre guillemets médical. Oui, Archie. Selon le madhab de Malik ou selon les autres Là, on va juste répondre selon le madhab Imam Malik. Okay? On va pas entrer dans la question ici de « Rajih, c'est quoi la bonne opinion et tout ». Comme on a dit, notre idée, c'est de présenter ça simple et tout. Quand on va faire la deuxième version plus avancée, là, on va entrer un peu plus dans les daliens et tout. Dans le madhab de Imam Malik, n'importe quelle forme de celeste, si ça atteint un certain seuil ou ça devient excessif, comment ils explique excessif » C'est soit la moitié du temps ou encore pire, la plupart ou toujours. la personne, elle n'a pas à refaire son woudou. Oui. Oui, les vêtements, elle se lave pour la salade. La najasa, elle va laver la najasa pour la salade. Mais le woudou, elle doit pas refaire son woudou à chaque fois. Oui. C'est clair Ok. « As-salas wa haqiqatuhu tikraru khuroudi al-kharijil mu'tad la al-sabili as-sahab. » Donc là, après ça, il nous explique Imam Ibn Abi ici al Kairawan il dit wa yustahabulaha c'est mieux pour elle donc on a dit c'est pas obligatoire mais c'est mieux pour elle c'est mustahab souhaitable pour elle la femme qui a l'esthapha et pour celui qui a le salis et pour celui qui a le salis des urines lui il mentionne les urines plus spécifiquement mais le commentateur va nous mentionner référence pour dire que ça s'applique à d'autres choses c'est mustahab de refaire le wudu en yatwaḍa alikul salat de faire le woudou pour chaque salat. Mais c'est « mustahab », c'est pas « wajib » dans le madhab de l'imam Malik, c'est clair. Et c'est la définition de « as-salas » comme nous la présente le commentateur. « Tikraru khuruj al-kharij al-mu'tad ila ala sabid al-sahab » C'est lorsqu'il y a une répétition de la sortie de « al-kharij al-mu'tad <salette> ». C'est quoi « al-kharij al-mu'tad » C'est liquide ou les matières typiques qui sortent de l'être humain. Parce qu'il y a des matières non typiques qui sortent de l'être humain, dont les ulama, ils parlent dans des questions plus avancées de faire. Si quelqu'un, par exemple, à la place de ses selles, si une personne, elle a des cailloux qui sortent, khurujul hajar par exemple, c'est clair, ou des vers de terre, par exemple, Abdoud, ainsi de suite. Les ulama, ils parlent de ça. Ça, c'est Kharij Rayl Mu'tad. Ça, c'est pas des choses normales qui sortent. Mais pour les matières normales, qui sort de l'être humain si elle sort de façon non normale, ça veut dire ici tekrar la répétition la ala sabili as-sihha, de façon qui ne donne pas une idée ici de une personne en bonne santé. Il y a un problème de santé quelque part, alors là les ulama ils disent et il dit wa yakunu fi ça peut s'appliquer à al-bawl, les urines, al-madhi le madhi qu'on a expliqué tout à l'heure, « l'istihada » ainsi que « rih », les gaz. Si la personne ne peut pas retenir ses gaz, encore une fois, c'est les mêmes règles ici dans le mazhab. Fa yustahabbuli kullidhi salisin baulan au rihan au maniyan, faljami'u sawa'un fi'adamin naqdi billadhi kharaja minhum walazama walaw nisfab al-zamane. » Mais il dit ici, attention, c'est ça le, le point que je voulais citer dans la séance avant, mais je ne le trouvais pas. Il dit, Ça c'est à condition, la personne qui a le celeste, ici on lui donne ces, ces assouplissements-là, à condition que la personne ne soit pas apte à se guérir, à trouver un remède, soit par la médecine. Donc, si quelqu'un il a un problème de selles la personne ne contrôle pas ses urines, ses urines, le médecin, il dit, regarde, prends ce médicament pendant un mois et ça va être réglé, Inch'Allah. Tu n'as pas à t'en faire, ça arrive et la médecine, déjà, elle a, alhamdoulilah, une solution pour ça. Prends ce médicament pendant un mois et tu seras... Guérir. Lui il dit non je veux pas. Une telle personne n'a pas droit à ces assouplissements. C'est clair. La personne elle est apte à trouver un remède à cela et elle ne veut pas. Il dit aussi les uléma Ou azawujin ou mariage si quelqu'un il a un salaire de ma vie. Mais que la personne, si elle va se marier, ça va être un remède pour cela et que la personne, elle est capable de se marier. Mais il veut pas se marier. La même chose. Elle n'a pas droit à ces assouplissements. Donc l'idée ici, c'est que si quelqu'un a accès à un remède, ne veut pas adopter ce remède-là, et bien il n'a pas droit à ces assouplissements dans pour, en ce qui a trait à S.A.L.S. oui le Le médicament, ça ça revient à la question de hukm at-tadawi en général dans l'islam, c'est quoi c'est quoi le hukm de d'avoir recours à la médecine que ce soit par des par la chirurgie ou par des médicaments ou autre chose. Alors les ulémas, ils parlent de ça, on a couvert ça dans le séminaire sur le tawhid, mais en bref, ça dépend de deux choses. Ça dépend de c'est quoi les effets négatifs Et ça dépend aussi de c'est quoi l'avantage attendu et jusqu'à quel on parle ici de de l'effet en tant que tel mais on parle aussi de en termes de, de de de pourcentage de risque et de pourcentage de de solution ça veut dire voilà le médicament ça mène 90% des cas ça va résoudre le problème de la istihada. de l'autre côté Ça a des effets secondaires possibles. C'est quoi ces effets secondaires possibles Est-ce que c'est des effets secondaires mineurs ou majeurs Des effets secondaires mineurs, c'est que ça va causer un peu d'étourdissement pendant quelques semaines, peu de perte de sommeil. Ça c'est pas un problème. Des effets, des effets majeurs, ça veut dire ça peut causer des séquelles physiques à la personne, ça peut causer le développement d'autres maladies, un autre problème que la personne n'avait pas. Et là aussi, on va voir, c'est quoi la possibilité scientifiquement parlant, c'est quoi le pourcentage ici. Ça arrive dans 1% des cas. C'est pas vraiment. C'est un risque calculé. Dans toute chose dans la vie, il y a des risques. Même en mangeant de la nourriture, il y a 1% de cas qu'il y ait euh, nourriture empoisonnée ou autre chose. Mais le plus que le risque est élevé et que les dégâts sont plus prononcés, le plus que la personne, elle a le droit de ne pas. Prendre ce médicament-là. Ne pas prendre ce roumaine. La personne, même si elle a accès à un médicament, qui peut lui résoudre l'istiharda, mais le médicament est assez dangereux, assez nocif potentiellement, pour que son existence soit considérée comme une absence, comme si ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas vraiment une solution idéale. C'est clair Pour des situations beaucoup plus poussées, beaucoup plus précises, là, il faut revenir à des gens de science et demander une fatwa là-dessus. Oui, Dans le à la de elle que ça de À la fin de peut-être Oui, on va parler de ça tout à l'heure, Ok, Tout à l'heure, on va voir tout... une section sur le Haïd et Malgré ça, pour être honnête, on va couvrir les principes majeurs comme ils sont dans le madhhab de l'Imam Malik. On va faire la même chose, Inch'Allah, quand on va parler du madhhab de l'Imam Ahmed avec certains hadiths comme référence et tout. Mais toujours, lorsque les sœurs ont des questions plus précises sur al Haïd et les menstruations, la même, meilleure chose, c'est vous trouvez une sheikha, une femme, qui connaît assez bien les bases du fiqh, ce n'est rien de super élaboré, il faut juste qu'elle connaisse assez bien le fiqh, ne serait-ce que selon un madhab, elle a étudié le fiqh, et de d'être en contact avec une telle sheikha, inshallah, et de lui poser des questions, parce que c'est toujours les meilleures références pour avoir des réponses plus fiables pour pour les questions de Al-Hayr, c'est clair. Surtout dans nos jours où beaucoup de femmes prennent des, des pilules avant et ainsi de suite, et les ulama, ils expliquent que tout ça, ça cause Ça, ça change complètement les, les cycles normaux naturels, et ça ça a besoin de réponses plus, euh, plus spécifiques avec des personnes qui s'y connaissent plus. Na. par la suite, il nous dit mustathqalin l'imam Ibn Abi Maintenant, il nous parle d'une autre catégorie de ce qui cause ce qui nécessite le houdou. Et là, c'est numéro 2 ici. C'était les causes, ce qui mène vers le hadith. Donc, on a dit le hadith, c'est comme la sortie, ce qui sort de la personne, comme les urines et tout. Mais on a aussi les causes du hadith. Donc, c'est aussi sa cause, le hadith, mais à travers les, les causes. Donc, qu'est-ce qui nous mentionne ici, entre autres Il nous mentionne un sommeil lourd, Irma une perte de conscience, soucrun, ivresse, ou tachabtou, tachabtou, djunounin, quelqu'un qui est possédé par le djinn, quelqu'un tachabtou, quel qui est tachabtou, le al mas. Donc ces situations là, eh bien, elles nécessitent de refaire son wudo. Elles vont rompre le wudo. Zawal al 'aqal. C'est quoi Zawal al-Aql Zawal al-Aql, c'est la perte de la raison. Les ulémas ils utilisent ça, cette expression-là dans le fiqh, on parle ici d'une perte de raison. Mais ici, il faut être clair, comme dit ici le commentateur, on parle ici de d'alistitar, plutôt d'une couverture. On ne parle pas vraiment d'une perte complète de la raison, dans le sens où la personne ne va plus retrouver sa raison. Parce que ça, c'est quelqu'un qui devient quoi Madjnoon, Aljnoon, le montre quelqu'un qui devient fou comme ça, il a perdu sa raison, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui est endormi dans son sommeil n'est pas devenu fou, on est d'accord. Mais c'est comme Isti'arou, c'est comme si la raison de la personne elle est couverte temporairement, elle n'a pas accès pleinement à sa, à sa raison. Et ça, ça arrive dans les situations suivantes qui, encore une fois, vont rompre le houdou. Numéro un, al le sommeil lourd alors il dit comment définir est-ce qu'un sommeil est lourd ou n'est pas lourd لَا بسقاط, بسقاط لعابه aw al-kuras min yadihi wa il donne des exemples ici les ulama n'est pas tout qui est une définition académique euh, condition 1 2 3 il y a des choses que c'est mieux de les expliquer par des exemples concrets de la vie. Et on va les prendre comme référence. Alors, il dit, si quelqu'un, il s'est endormi d'une façon tellement lourde, tellement profonde, que la personne ne ressentait pas la sortie de sa salive, ou que la personne ne ressentait pas la, le relâchement de ses mains qui a fait en sorte qu'il a laissé tomber un objet. Quelqu'un, il avait son téléphone. Donc ici, les ulama, traditionnellement, ils vont dire, ils ont écrit le courrasse, quelqu'un qui avait un cahier dans ses mains. s'adresse à Talabatul Il. Parlons avec le langage de nos jours. Quelqu'un, c'est <coughs> comme ça, euh, couché sur un sofa ou autre chose, pour se reposer un peu. La personne, elle avait un téléphone dans sa main. Lorsqu'elle s'est réveillée de ce sommeil-là, le téléphone est par terre. Malhamoukallah. <coughs> il a échappé son téléphone sans se rendre compte. Ça, ça veut dire que le sommeil était lourd, profond. La personne, sa raison n'était pas présente. C'est clair. Si quelqu'un est capable de ressentir, il a son téléphone dans sa main, il, il est un peu endormi, mais si le téléphone commence à bouger ou quelqu'un touche le téléphone, il va ouvrir les yeux tout de suite. Ça, c'est n'est pas un sommeil qui est profond. Ou ils disent les ulama aussi, La personne ne ressent pas, n'est pas capable de saisir, de ressentir les gens qui arrivent chez toi et les personnes qui partent de chez toi. Il y avait ton enfant qui était assis devant toi et toi tu as dit je vais me reposer un peu, tu as fermé tes yeux, tu as ouvert les yeux, ton enfant n'est plus devant toi. Il est quelque part, dans une autre chambre ou autre chose. Ça, c'est un signe que le sommeil était lourd. Ou ils disent ici, Des voix qui sont assez élevées. Parfois, si quelqu'un est endormi, il y a des gens qui parlent devant lui et il n'est pas capable de les entendre. Naim, il est dans un autre monde. Ça, c'est un sommeil qui est lourd. Et parfois il y a quelqu'un qui est endormi comme ça il va fermer ses yeux, les gens sont en train de parler de quelque chose devant lui, après ça lui il va soudainement intervenir dire non non je suis pas d'accord. Ça c'était pas un sommeil qui est profond. La personne elle est un peu endormie mais légère mais elle est encore en contact avec le monde de la réalité. Donc là ça ne brise pas l'odo. Le, le sommeil qui est léger ne brise pas l'odo, c'est le sommeil qui est lourd qui brise l'odo. وهو اما طويل فينقض اتفاقا او قصير فينقض المشهور il y a une petite divergence à l'intérieur du رحمه الله sur le sommeil lourd court si le sommeil il est lourd et lent là, ça rend le à l'unanimité aucun doute si le sommeil il était lourd et court, ça a duré deux, trois minutes comme ça, et après ça, la personne, elle a repris conscience. Il y a une opinion dans le Madhab de l'Imam Malik qui dit que ça aussi, ça ne brise pas l'Ordou. Même s'il dit, c'est le mashhour l'opinion officielle. Ici, remarquez que même à l'intérieur des Madhab, il y a des divergences. Même à l'intérieur de chaque Madhab, il y a des divergences dans certaines choses, mais il y a toujours l'opinion officielle qui est adoptée finalement, que c'est l'opinion du Madhab. Donc là, l'opinion du Madhab, c'est que le sommeil lourd, il va toujours en prenant le qu'il soit court ou qu'il soit, qu soit long. Ennaumun hafif, maintenant, comme on a dit, le sommeil plus léger, que la personne, elle est capable de revenir à la à l'éveil par la moindre des choses. Donc, encore une fois, si quelqu'un t'endormis un peu et il a euh, qu'est-ce qu'il a? donner des exemples concrets de, encore une fois, de nos jours. Euh, quelqu'un est endormi un peu et la télécommande dans sa main il commence à s'endormir. Et là, dès que quelqu'un touche la télécommande pour l'enlever de sa main, éteindre la télé ou autre chose, il va ouvrir ses yeux. Ça, c'est un sommeil qui est léger. Et ça, ça ne rend pas le woudou. Ça, ça ne va pas rompre le woudou. Le délil pour ça, entre autres, c'est que dans Sahih Muslim, « Kana ashab wa rasoulillah »« Yanamouna thumma yusallouna wa la yatawabdaoun » Ça dit que les compagnons du prophète Mohamed, ça leur arrivait de s'endormir et d'aller juste après faire la salade sans faire le woudou. C'est clair. Donc, quelqu'un pourrait peut-être ne pas comprendre Ça rappelle la question tout à l'heure. C'est de qui dire ah, :« Pas besoin des madhabs, on peut juste aller lire Coran euh, et lire quoi Les hadiths et juste comprendre qu'est-ce qu'il faut faire par nous-mêmes. Imaginez si quelqu'un commence par lire ce hadith dans Sahih Muslim, ça dit que les compagnons, ça leur arrivait de dormir et de se réveiller, aller faire la salah sans faire le wudu. Imaginez si c'est le premier hadith qu'il va trouver sur cette question-là, catastrophe. va dire en islam, on fait pas le woudou après le sommeil. Ok Catastrophe. et Ici, interprétation catastrophique. Parce que là, le woudou, les ulamas sont tous d'accord qu'il faut faire le woudou après le sommeil, en islam. Mais il y a des divergences sur certaines formes de sommeil, court ou léger, dans lesquels on ne doit pas, après lesquels on ne doit pas faire le woudou. Et c'est ça le hadith qu'ils utilisent entre autres comme comme évident. On va voir plus tard dans quand on va parler de madhhab de l'imam Ahmad rahimahoullah que certains ulémas ils parlent de celui qui s'il va s'endormir en étant assis donc il y a certains ulémas comment ils ont compris ce genre de, de texte ici encore une fois selon d'autres narrations du hadith et ainsi de suite que les sahaba ça veut dire ils étaient dans le masjid comme ça assis dans le masjid en train d'attendre prophète sallallahu aleyhi wa sallam pour salatul isha les sahaba leur mode de vie c'était pas comme nous ils se réveillaient très très tôt ça avait des journées longues, très physiques, très très très épuisantes. Donc, Salatul isha ils sont quoi Épuisés. Donc ça arrivait que certains sahaba, ils vont s'asseoir dans le masjid, ils vont fermer les yeux comme ça en attendant le prophète sallalahu alayhi wa sallam. Parfois le prophète sallalahu alayhi wa sallam avait des choses à faire importantes pour la communauté et tout, pourrait retarder un peu Salatul isha et de ce fait, il y a certains sahaba qui vont s'endormir légèrement en étant assis. Lorsqu'il y a Iqama, il se lève et il va faire directement l'Iqama sans devoir faire le, le Wudu. C'est clair, ça ne parle pas de celui qui a pris un sommeil profond en 4-5 heures, après cela là il est parti pour faire la salade, C'est pas ça le sens. Numéro 2, Bi Irma'in, parmi les choses qui encore une fois affectent notre conscience, notre raison, et qui nous oblige à faire le Wudu, c'est le Irma'in. c'est la perte de conscience le fait de s'évanouir si quelqu'un il a une fièvre intense et que la personne va s'évanouir pour quelques instants après ça elle va reprendre conscience elle va devoir refaire son woudou l'ivresse comme on a dit que ce soit par le halal ou pour le haram celui qui était ivre et eh bien la personne elle va devoir refaire son woudou الجنون المتقطع، لا المطبق دائمه. نمی‌روکات 4 est الجنون، الجنون، سی کسی که می‌دهد مجنون، که می‌دهد که می‌دهد این کسی که می‌دهد این کسی که می‌دهد این کسی که می‌دهد این که که Donc une telle personne, si ça lui arrive de façon passagère, qu'est-ce que ça fait Ça va rompre le mundo. Pourquoi est-ce qu'on a dit si ça arrive de façon passagère Oui, parce que si c'est toujours le cas, personne n'est pas mukallaf, n'est pas responsabilisé en islam. ne passé c'est Encore une fois, aljunun, la perte de raison ici la. Soit que ce soit ce qu'on appelle de nos jours, même si euh, les, euh, les nouvelles quoi, les, la culture robotiste dit de, de, de ne plus utiliser ces mots-là, on ne peut pas dire que quelqu'un est fou ou autre chose. Mais dans le langage de tout le monde, on dit quelqu'un qui est fou, ça veut dire quelqu'un a perdu la raison, soit parce que c'est une maladie. Des gens ils ont eu un accident ou autre chose, ont perdu la raison complètement. Ou quelqu'un, comme on a dit, à cause de « al-djinn, tachabbot al-djinn jin Si ça, ça arrive de façon constante, c'est juste comme ça la personne est devenue, comme ça c'est sa nature, ça c'est pas quelqu'un qui est mukallaf, qui est responsabilisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, on, a, on, on ne lui demande même pas de faire la salat. On ne lui parle même pas de woudou, on n'a plus de, de responsabilité en fait, d'obligation. Mais si ça arrive de façon passagère, des Personne qui ont peut-être des problèmes neurologiques ou autre chose ça peut leur arriver de de tomber dans certains états comme ça pour quelques minutes ou autre chose la, la personne elle doit refaire son ode par la suite. C'est clair oui. Et si les ulama ils disent la khilafa la farqa la farqa au sommeil, contrairement au sommeil Pour ce qui est de l'ivresse, de celui qui va s'évanouir, ou de celui qui devient mednun, qui perd la raison, temporairement, pour ces situations-là, on ne parle pas ici, est-ce que c'était léger ou lourd Quelqu'un s'est évanoui, est-ce qu'il s'est évanoui légèrement ou lourdement non, non, ça, ça va toujours rompre le houdon. Donc la question ici de léger ou lourd, lent ou court, ça c'est seulement pour le sommeil. quand va considérer ce genre de de euh, de critères. C'est bon طيب واجب الوضوء من الملامسه للذته والمباشره بالجسد للذته والقبله للذته. Donc là, il nous mentionne d'autres choses ici que dans le mazhab de l'imam Malik rahimahoullah ta'ala, c'est des choses qui vont rompre le wudu. Ces choses-là C'est, il appelle ça « al-mulamasa » ou « al-mubashara ». C'est deux concepts qui se rapprochent beaucoup. C'est juste qu'un, c'est avec la main, l'autre, c'est avec le reste du corps. Donc, on va juste appeler ça les attouchements. Ou le baiser, « al-qibla »,« qibla Donc, « qibla le baiser, ça, c'est quelque chose aussi, dans les deux cas, l'attouchement et le baiser, si c'est avec un plaisir, les « lavvatin » ou avec l'intention de chercher le plaisir, ça c'est quelque chose qui va rompre le wudu dans le madhhab de l'imam Malik رحمه الله donc il dit ici من اللمس ملاقات جسم لجسم على جهه وجدها او من غير قصد donc ici encore une fois on est à l'intérieur du madhhab sortons pas du madhhab on n'est pas en train de voir les autres opinions et tout à l'intérieur du madhhab Et disent que s'il y a un attouchement entre un corps et un autre corps, quelqu'un qui va avoir des attouchements avec son épouse, par exemple, si c'est fait avec l'intention du plaisir, vin, ou si ce n'était pas avec l'intention du plaisir, mais que le plaisir a été une conséquence de cela, ça, ça va rompre le woudou, la personne va devoir quoi Refaire son woudou. ومدار وجوب الوضوء على القصد وان لم يكن معه وجدان لذة وعلى الوجدان وان لم يكن معه قصد il dit encore une fois que soit qu'il y ait eu intention du plaisir ça, ça à devoir faire son Même si la personne n'a pas expérimenté de plaisir par la suite. Ou si la personne n'a pas eu l'intention d'expérimenter le plaisir, mais que la personne a expérimenté le plaisir, aussi ça va impliquer le Wodo. Donc la seule situation dans laquelle ça n'impliquerait pas le Wodo ici, c'est si la personne n'avait pas l'intention... du plaisir, de « avec ces attouchements-là et que la personne n'a pas ressenti de plaisir avec ces attouchements-là, ça, ça ne va pas rompre le dos. Si c'est « non » dans les deux critères. « wa sawa كَانَ اللَّامِ سُوَ رَجُولَنْ أَوِمْرَا Ça, ça s'applique dans les deux sens, que ce soit l'attouchement initié par l'homme ou l'attouchement initié par la... femme ça va rompre le wudu dans les deux cas dans les deux situations. Amma al qubla fa innaha ta'khudh hukm al mulamasa elle ne qudit le wudu إلا بقصد اللذة أو وجودها. Donc la même chose pour le baiser, c'est exactement la même chose, le baiser s'il si était avec l'intention du plaisir ou avec l'expérience du plaisir, ça va rompre le wudu. Si le baiser n'était pas avec l'intention du plaisir, ni avec l'expérience du plaisir, ça ne va pas rompre le wudu. Parce que même le baiser ou les attouchements peuvent être pour d'autres intentions. Comme ils disent les ulamas ici, « ka'an ala qasdi ar Ça peut être par miséricorde. Quelqu'un qui va embrasser le front de sa mère par miséricorde, par respect. Ou « alad » Sabili alwadai ou par signe de d'adieu quelqu'un il va partir en voyage et il va serrer ses enfants au ala sabili almaudati quelqu'un qui va euh, serrer son épouse par exemple juste pour montrer de l'affection ou autre chose c'est pas nécessairement pour le plaisir donc ici l'intention S'il n'y a pas d'intention de l'adda du plaisir, ni un sentiment de plaisir, de l'adda, ça ne va pas rompre le hodo. C'est clair, dans le cas des attouchements, ainsi que dans les, le cas de, euh, du baiser. Et ça, ça s'applique en passant, Ça, c'est encore une fois, on pourrait voir ça dans un autre cours sur l'osyem, il y a la fameuse question ici de, du baiser pour le sa'em, celui qui fait le hodo, celui qui jeûne. Lors du siyam, du Ramadan, est-ce que le baiser va va rompre le hudo ou non Alors certains uléma sont très stricts là-dessus. Ils disent que euh, excusez-moi, c'est pas est ce que ça va rompre le le, le siyam ou non, est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit C'est pas dans le sens où ça va rompre le siyam, Mais est-ce que c'est permis le baiser lors du siyam, du jeûne ou ce n'est pas permis Donc certains uléma sont très stricts. Ils disent que c'est haram le baiser pour le siam. Et il y a d'autres uléma qui sont beaucoup plus permissifs. parce que le hadith du prophète sallalahu alayhi wasallam kana yuqabbilu wa huwa saim alayhi salat salam ilon bracer safa alors qu'il était en état de siyam mais là une belle interprétation que plusieurs ulamas, ils ont fait c'est justement cette question là de l'intention il y a le baiser qui est fait pour le, le plaisir ça c'est pas pour ramadan c'est pas pour le siyam c'est clair mais s'il est fait avec encore une fois l'intention de montrer l'affection ou pour des adieux ou autre chose là c'est une situation qui est C'est clair ou y a rien C'est pour toute personne qui a l'un des deux critères Même la personne qui n'a pas initié les attouchements par exemple, si elle a expérimenté du plaisir, elle refait son œuvre. C'est clair Bon, le prochain point ici, Wamin مس الذكر و من مس Donc ça c'est dans le cas de l'homme, après ça on va parler du cas de la femme. Dans le cas de l'homme, oui. Oui, oui, oui, bon ici, dans le madame de l'imam Malik, que ce soit dans le halal ou dans le haram, Ok, des attouchements dans le haram, quelqu'un qui a touché une femme et qui est haram à lui, attouchement, encore une fois, si c'est avec le sens quoi, si c'est avec l'intention du plaisir ou avec, sans intention, mais qu'il a trouvé le plaisir, ok Ça, ça va rompre le voudou. S'il y avait pas ça, même, même avec une femme étrangère, ça va pas rompre le voudou. Comme dans certaines cultures, au bled, il va serrer... Euh, quoi Il va serrer... La, la femme. Il va serrer... Non, la tante, c'est une mahram. Mais si quelqu'un, il va serrer l'épouse de son oncle, ok Dans l'islam, elle n'est pas en mahram. Tu dis, regarde, c'est l'épouse de mon oncle. Elle a 70 ans. C'est une femme, une vieille femme. Ok C'est c'est haram. Mais il y avait pas de plaisir dans ce cas-là. Donc on parle de quelque chose qui est une pratique commune, même si les gens ne savent pas. Mais si on parle du cas de hundo, il va pas faire ça par plaisir. Par respect, ça c'est l'épouse de de mon oncle, par exemple. C'est clair Oui. Oui, ils rentre un peu dans, dans, dans les détails, les ulama. À la base, c'est si c'est peau à peau, donc le, le contact direct, sans haïl. Mais après ça, les ulama, ils parlent s'il y a haïl, s'il y avait des vêtements, est-ce que c'était des vêtements qui étaient épais ou des, des vêtements qui étaient très légers. Donc, dans le cas des vêtements épais, ça ne nécessite pas le houdou, ça va pas rompre le houdou, c'est clair. Ça n'est pas considéré comme des attouchements, comme de nos jours, les... Les gros euh, manteaux d'hiver et ainsi de suite, comme ça, ça, ça ne nécessite pas le haut dos. Mais il y a une certaine zone grise où il y a des débats entre les savants si c'est des vêtements qui sont très, très, très, très fins. C'est clair Non. Le prochain, il dit si wa min masi al zakar, wa min masi Donc ça c'est dans le cas de l'homme. Le fait de toucher sa partie intime, ça ça nécessite de refaire son wudu. Ça va rompre le wudu al-mashhoori encore une fois selon l'opinion officielle dans le dans le madhhab. Il y a une certaine divergence dans le madhhab même, divergence à l'extérieur du madhhab, mais l'opinion officielle du madhhab maliki c'est que si quelqu'un touche ses parties sa partie intime pour l'homme, ça va rompre le wudu, amdan ou sahwan. que ce soit volontairement ou involontairement. Il tazza amla, que ce soit avec plaisir ou sans plaisir. وَالْمَشْهُرُ Encore une fois, l'opinion officielle ici du madh'hab Maliki, c'est que ça, ça s'applique seulement lorsque quelqu'un touche sa partie intime Soit avec l'intérieur de la main, la paume de la main, ou avec l'intérieur des doigts. Donc l'extérieur ici, le dessus de la main, ça, ça, ce n'est pas inclus, ça ne s'applique pas. Si quelqu'un touche sa partie intime avec autre que l'intérieur de ses doigts ou de sa main, ça ne va pas rompre le Dans l'opinion, encore une fois, officielle de l'opinion de l'imam Malik. « Wa hal yam kudu massahu min fawqi ha'ilim fihi tafsilon » Là, la question un peu semblable à tout à l'heure. Si quelqu'un va toucher sa partie intime à travers un ha'il. ha'il, c'est comme un vêtement, hein? ça veut dire un obstacle, un tissu, un vêtement ou autre chose. « Fihi tafsilon » Alors, les ulamas, ici, ils disent qu'il y a, encore une fois, cette ce... Cette euh, cette nuance à faire. in Si le ha'il si cet obstacle là il est euh, il est épais comme des vêtements épais ou autre chose là ça ne brise pas le douce sans aucun doute mais si quelqu'un encore une fois ça devient plus problématique si le ha'il c'était un tissu ou autre chose qui est très très fin, quelque chose de très léger. Alors, il dit ici, il y a deux opinions à l'intérieur du Madhab, mais l'opinion la plus reconnue à l'intérieur du Madhab, c'est que ça ne brise pas le Wudu, même si le Ha'il, cet obstacle-là, c'était quelque chose de très, très fin, de très mince, en quelque sorte. اذا مس ذكر غيره لا وضوء عليه الا من باب الملامسه si quelqu'un a touché la partie intime d'une autre personne ça ça ne nécessite pas le wudu sauf si c'était avec l'intention de quoi de avec l'idée de avec si ça revient à l'idée de la si ça revient à l'idée d'une autre nature ça ça ne brise pas l'urde comme une mère qui va devoir laver son enfant par exemple ok ça ne brise pas le haut'eau euh, ou bien pour des raisons médicales ou autre chose ça ça ne va pas briser le l'eaueau c'est clair tant que c'est pas ici hein, encore une fois tant que ça ne revient pas à l'idée de le moulin mais ça qu'on a qu'on a donné tout à l'heure qui est l'idée du plaisir soit l'intention du plaisir ou la présence du plaisir comme... comme conséquence c'est clair okay. pour la femme irtulifa في massil mar'ati farjaha في ijab al بذلك على dhalika ala 3 ala 3 riwayat ala il y a trois opinions pour ce qui est de la femme si elle va toucher à sa partie intime mais il dit si arrajih min al riwayat adam al naqd mutlaqan que l'opinion officielle Ar-radih est l'opinion la plus pesante dans le madhhab, c'est que ça ne brise pas le hodo de la femme. Si la femme, elle touche sa partie privée, eh bien, ça nécessite pas le hodo, quelle que soit la situation. Maintenant, on va parler, on va passer, passer à une autre section, qui est Moujibat al-Rusli. On va parler maintenant du rusl, qui pourrait nous rappeler, c'était quoi le rusl Le bain rituel. Donc, le rossl, c'est les ablutions majeures, le bain rituel. L'idée de le rossl, c'est quoi C'est de prendre un bain de se laver. « Ta'mimul badani bilma ibini yatine. Se laver tout le corps avec une intention. C'est l'intention qui compte ici. L'intention est très importante. Attention, on va parler plus tard, Inch'Allah, de comment faire le rossl de la, la façon la plus idéale. Mais il faut garder en tête l'idée de l'intention. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'intention Ça veut dire... Que si quelqu'un a pris un bain après avoir fait du sport, ça c'est pas un rousle s'il n'y avait pas d'intention derrière. Quelqu'un il vient de revenir d'un voyage, première chose à faire à la maison, ah je vais me laver. Il y avait trop de, de virus et de bactéries ou je ne sais pas quoi. Voyez, je vais première chose je vais prendre un bain. Ça, ça ne compte pas nécessairement comme un. Rousl, sauf si la personne, elle a inclus dans sa... Ah, mais je vais prendre aussi ça avec l'intention d'un russe parce qu'aujourd'hui, c'est le vendredi par exemple, russe l'al-jumu'a le russe du vendredi, c'est clair Donc, l'idée du russe, en général, c'est de se laver le, tout le corps à 100% avec une intention une y a, même s'il y a une façon idéale de faire le russe qui est meilleure, celle qu'on va couvrir plus tard, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala Donc, parlons maintenant de Moudjibat al-russele ويجب الطهر ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم او يقظه من رجل او امراه il utilise un nom un peu different pour le rosli il appelle ça le c'est pas c'est pas quelque chose de très fréquent. il appelle ça le tohr, ça pourrait causer Euh, mener à confusion ici mais encore une fois il faut comprendre qu'on parle du bain rituel donc il nous mentionne les choses principales qui causent et qui nécessitent le bain rituel et c'est ce qu'on va euh, couvrir inchâallah ou ta'ala lors de notre prochaine séance walhamdulillahi rabbil alameen sallallahu wasallam wa baraka anabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i